Ouais, la cité là, ouais, ha, de la paix Que du, que du, que du Salade tomate et sans oignon, hein, mets de la sauce sur les frites J'ai mis l'élastique sur le pognon, voilà, y'a fait trop de billets de 10 Dites-moi le prix de la merco, tu veux merci, j'connais plus la crise Je te payes en quoi, Billet de banque ou billet du cri Billets, billets orange ou billets vert, Quoi en combien de temps tu vas le faire? Combien? Je vois le con, on pas me la faire. Non, il a plus des cartouches et je vois qu'un météo on n'a pas prévu l'averse. Si je monte sur un plan et que je vends l'argent, c'est pour rentrer avec. Voilà, sale comme là, comme là. Chata, nickel, minage, minage. C'est moi qui fais l'oseille, oseille. Pétasse, fais le ménage. Ramasse. Le cul de ma maîtresse et moi le chéri. Pardon, c'est pas ma faute là. Regarde à vu ton pote à Pouka. Il le radique, c'est de ta faute là. Balance. Euh. Pardon, j'ai pas compris. Quoi? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Tu veux savoir? On fait de la trappe, mon pote, on vend de Ma mère ne travaille plus, quelque part je suis ravi. dit mm j'ai -hmm. okay, sur le bloc, oui. ça sonne sur mon fond. Je reçois un coup de fusée qui les ennemis veulent un bas. Ah bon sur la vie de ma mère. J'arrive, ils ont pas compris. Hein, ramène mon fusil, Il ils reviendront jamais. Shoot balle, shoot, balle bang, bang. shoot, balle dans la tête, shoot, balle dans la tête, bang. shoot, balle dans la tête, bang. shoot, balle dans la tête, bang, bang. shoot, balle dans la tête, shoot, balle dans la tête, shoot, balle dans la tête, shoot, shoot, ouais. balle dans la tête, shoot, shoot, balle dans la tête. l'agent. Pour manger faut l'argent Pour baiser faut l'argent J'ai volé pour l'argent Mais j'ai rien fait monsieur l'argent ouais. Vive l'argent J'suis dans bendo pour l'instant La cagoule effrayée la banquière oh oui. Le camo a passé la frontière Oh ma maman Cousa On veut des yébis qu'on fait dans le coussin Oh ma maman Cousa Depuis que j'ai percé j'ai beaucoup de cousins oui. Chut. Parle dans la tête T'es parti en premier mais c'est moi le meilleur Fonce voilà. se casse par la tête Même où j'habite le guetteur devient dealer C'est nous on parle en parlant Sous le bloc Oui Ça sonne sur mon phone Allo Je reçois un coup de fil qui Les ennemis veulent un bail Sur la J'arrive Ils ont pas compris Hein Ramène mon fusil Ramène Ils reviendront jamais Shoot